Vous voyez, ça n'a pas été trop long. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus vous trouver. Car ce n'est pas, pas possible pour nous de vous quitter. Car nous avons avec nous ce soir Fausto Papeti, t encore une fois. Que c'est agréable d'écouter ces, ces, ces musiciens. Ce monsieur, vraiment, il, est, il joue le saxophone. Est...、Ah, je ne peux pas vous le décrire. Il va continuer avec nous dans le programme. Et sa,、euh, son interprétation sera. l e Adagio di Albioni. Ce sera le, le prochain morceau qu'il va, qu va exécuter pour nous. Écoutons. Nous venons d'écouter Fausto dans ses interprétations magistrales, je dirais, Adagio di Albioni, Aquarius, Amapola et La Mer. Et nous allons continuer notre programme Le Train de la Musique, encore avec Fausto qui nous interprétera Soledad. Romantique Saxe. Et pour terminer notre programme de ce soir, je demanderai à Fausto de nous interpréter cette mélodie intitulée Maria là-haut. Que, que cosa, que preciosa. Et ce sera avec ce morceau qu'on terminera le programme de ce soir. Et je vous dirai merci d'avoir gardé l'écoute. Merci d'avoir été avec nous durant ce, cette heure. La UDO, la radio universitaire de l'Occident,、euh, vous offre des programmes vraiment très agréables, très appréciés, très choyés. Et je vous dirai que je vous attends encore la semaine prochaine sur la même fréquence, la 820 AM. Et encore une fois, là, à, à 8 h, entre u r e e s 8 h et u r e e s 9 h. e e u r s Pour un programme similaire, je vous dis bonsoir, bonne écoute et à dimanche prochain. Et encore une fois, Happy New Year, Joyeuses années, Joyeux Nouvel An et espérons que l'année 2010 nous apporte le bonheur. Bonsoir et à dimanche prochain.